تلقى نور الرحيم طيب اي باب كملناه انا في كل شابتر باب الخوف من الشرف ما الذي يخاف ورد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من غيره هو ارياب نعم اي اسكو Le Cheikh Asraf c'est que du Riyah Est-ce que le Riyah n'est que du Cheikh Asraf بيان اتدلي داف لا الله يسري تمام الحديث صاف ايوه طيب ما هو <آم> ما هو الند يجعل شبيه شبيه نعم نعم شبيه وناذير اسك تو دو علي لله لا كم شركا وقرانا التفصيل كخريضم دعاء ماذا ذكرنا عن الدعاء الدعاء يعني في القران ايه بعده ايوه ايوه نوع العبادات ودعاء ودعاء بسحه الدعاء لك قسمين دعاء عباده ودعاء مساله طيب دعاء عباده ماهو تقريبا يعني الصلاه كل العبادات أيوة. ودعاء مساله ماهو تطلب الله تطلب شيء من الله او من اصوات غاليه او وسائل اذا كان نتصيل يكون في الدعاء المساله قد يشرك كما يمكن ان لاثر قد يبيتي دكا يقدر تام اذا الدعاء لمخلوق قادر على ما دعيت يجله انك تشكيتي كما تمنى شي حاجه كيقدر كم الدعاء لملاكه يدلو عليه لله تمام ادعو على الله لشيء لا يقدر عليه الا الله فهذا وشه باب مدخول اليوم في باب جديد باب رابع باب الدعاء الى اشارت لا اله الا الله سي لابل ا ست شهاده تكون ديبيون نري لو توحيد كيسكي لا ثم ناخذ له اسكي تفسر كم فائت اوبن افريك لو شرك يسون سانجووزيتي Maintenant, qu'on a fait cela, il faut y appeler. Comme on a fait le thalas del usul, l'iلم, au-wallen, ثumma, al-amalu bih, ثumma, al-da'wat-u ilahi, ثumma, al-sabr ala al-adhafi. Donc, on a appris le ilm, on a appris le tohid, عمouman, on s'amadira, la même tafsil. Donc, une fois qu'on a fait le tohid, qu'est-ce que le shirk Applique le tohid, tachkik le tohid, tachkik au, وخفدشك تركوه تصل عمل متنون يابل متنون يابل وقالوا وقالوا الله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله ارى بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين دي وصيدوك ما voie mon sentier j'appelle a Allah ala clair voyance ça veut dire sur la courtoisie sur la sagesse sur le savoir moi ainsi que ceux qui me suivent et purifiés sur Allah je ne suis pas du nombre des mushrikin fahadha hadi aya aya عظيمه celui qui aصدر la da'wa on a qu'il comprend que le da'i à quoi il appelle à Allah il appelle pas à... à lui-même. Il ne l'appelle pas un chizm. Il ne l'appelle pas un sheikh. Il ne l'appelle pas à une maslaha. Il l'appelle à Allah. Donc il est sincère. Arabasira c'est-à-dire avec le savoir. Il ne l'appelle pas à la jahl. Comme par exemple le font le diamant établir. Ils ne savent même pas à quoi ils appellent. Le sheikh, le touheed, ce n'est pas assimilé chez eux. « Eux, demain, tu viens avec eux, dès demain tu sors, tu parles devant les gens. » Une fois, je t'en avais raconté, ils en avaient attrapé un. Ils sortaient avec eux, « Filsa bilillah » comme ils l'appellent en disant, « Khourouj, Filsa bilillah. » Et il s'est levé. Et là, plutôt, ils lui ont dit « Vas-y, parle » aux gens. Il a dit « Je ne peux pas, on va parler, je ne connais rien. » Il a dit « Si, si, vas-y, parle, conseille les gens, dis-leur, etc. » Ils ne voulaient pas. Il a dit « Si, si, vas-y, il faut que tu le fasses. » Il s'est levé. Il s'est levé. Il a commencé à parler. Et tellement il était mal, il a pleuré dans tout le monde. Tellement il était mal à l'aise. Ils, ils ont regardé, ils ont dit « Ah subhanallah, regarde le khushour, regarde l'effet que ça lui fait. Il en pleure tellement c'est une chose qui... » Tu vois Non, il pleure parce qu'il a peur. Vous l'avez mis mal à l'aise. Devant tout le monde, il ne sait pas ce qu'il a à dire, rien à dire. Vous les poussez à aller parler. Et maintenant, bah, il est misquillé, il en pleure. Et oui, ils n'ont rien compris. « Hala » ce n'est pas d'abassir. De Ou des gens qui n'ont pas appris on va dire qu'ils ont des connaissances mais ils n'ont pas ce qu'on appelle la science dans le sens où le fond ils connaissent al haqi ya'lifun ils savent c'est voilà qu'il a pas ils savent ce rôle là qui sont les bons voyez ils sait euh avoir d'une vision générale mais les détails c'est-à-dire la façon de faire les adillah Les Massaïls, les Hussous, tout ça, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Ils savent que c'est la Sandafiya, par exemple, du Haqq, mais ils ne connaissent pas vraiment comment s'y prendre. Et ils se lancent à la Darwa. Comme certains qu'on avait vus. Ils sont vulgaires, grossiers, ils disent n'importe quoi. Et ces gens-là, en réalité, détruisent plus qu'ils nous, qu nous bâtissent. Ce n'est pas des gens comme ça que tu vas devenir sur la droiture. Et au pire, des gens qui les ont reconnus et qui ont accepté le Haqq par leur voix, au bout d'un moment, ils vont les délaisser. Comme beaucoup d'entre nous qui ont connu l'islam au début, certains par les tablirs, certains par les soufis, certains par les ikhwan. Et les jours, ils ont eu le haq, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont délaissé ces gens-là. D'accord Et on a dit quoi hier dans le Ders Ah El-armel bi-ma'za Bil-khawatim. C'est quoi qu'on regarde au final la personne Comment elle est entrée en islam et Sur quoi elle est mort en islam Sur quoi elle est mort en islam Donc quelqu'un dit « Mashallah, les soufis font darwa à l'établir » plein de gens qui ont entendu l'islam, mais ces gens-là qui sont avec eux, au final, ils sont avec qui Ils ne sont plus avec eux. <coughs> et s'ils restent avec eux, ils sont égarés. Ils plein de frères a été d'établir avant. Mais au final, ils ont connu le haq, ils ont décidé l'établir, ils sont bien mettant en garde contre eux, et s'ils sont bons, ils sont bons, la sunnah, donc ça, on prend en compte, on ne regarde pas comment t'es rentré, on regarde sur quoi tu as fini. On regarde sur quoi tu as fini. et la guidée d'Allah soubhana wa ta'ala, n'est pas des tabi'on, n'est pas même des salafis ou quoi, elle est la guidée d'Allah soubhana wa ta'ala. Ce que qu'on appelle le guidé, des gens ils ont été guidés sans musulmans. Ils ont pas connu à établir ni les salafis ni les ikhwani. Ils ont connu l'islam par la fitra par eux-mêmes, ils ont été ça les a attirés, ils sont partis voir. Après c'est là qu'ils oublient qu'il y a un gens. Quoi qu'il en soit celui qui fait da'wa, qu'on l'accepte ou pas, il doit faire da'wa bien. Les gens ils prennent, Alhamdoulé, ils prennent pas, c'est pas grave, au moins l'aura dit la vérité, je le dis clairement. Et ça ça aurait été quoi Et comment tu as hujja sur les gens Si t'acceptes, tu es guidé. Tu as refusé, tu pourras pas dire, je ne savais pas, as mis des tu me dises une chose ferme. Tu diras pas je n'ai pas ma jani, ma jani min nathir. Je peux pas aider ta castrage, personne ici, tu fais ta appelé, tu as donné les preuves et tu as ce comme parole du Nabi sallallahu alayhi wasallam, n'esma'u minni min hadi al-umma ou bin ummati yahudiyun wa nasraniyun thumma la yu'minu bima jidtu bihi illa kana min ahli an-nar. Qui n'a porte du parler de moi dans cette communauté, cette communauté de un da'wah, les gens qui ont été envoyés le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'il soit un Yahudi un Nasrani, puis il n'a pas cru en moi sans qu'il soit parmi les gens du feu. Donc le da'i qu'appelle le ilm, si on accepte de lui, tant mieux. Tant mieux pour qui Pour lui ou pour la personne En premier lieu, pour la personne. D'accord Et si on refuse, de refuser, au moment où tu auras su. Et tu n'auras plus d'excuse. Alors devant les garistes, il faut qu'ils ne sachent pas. Quelqu'un l'appelait l'islam de façon tortueuse, il va se montrer maladroit tout façon à du gel toi et ça l'a pas tiré ce matin ça se passe pas toute le jour là l'on peut dire il a pas eu comment te poujaba ce qu'on lui a donné c'est pas le sens hakiki donc s'il a refusé pour avoir une petite excuse devant l'alim devant le, le dai à la basira il n'aura pas fa qala ana wa manittaba anni dire là, le rasul nabi qui dit cela c'est ma voie à moi et ceux qui m'ont suivi donc le vrai suivi du nabi sallalahu alayhi wa sallam dans la da'wa c'est avec ilm Celui qui appelle à Gjel, il n'est pas sur sa voix. Il n'est pas sur sa voix. Donc c'est important, celui qui veut faire Da'wah, qu'il ait du In. Maintenant qu'on dit qu'il fasse du In, ce n'est pas forcément qu'il devient un Al-Mujtahid. Mais ce à quoi il appelle, il met, on va dire qu'il connaît le sujet, et il sait comment s'y prendre. D'accord Les gens qui connaissent le, su le sujet, ils ne savent pas comment s'y prendre. Lui, il connaît le sujet, et il sait comment s'y prendre. Comme ça, on est dans le hadith de de Mouraz, parce que le Nabi s'en va l'envoyer aux gens du livre, il va leur dire, tu vas te rendre au point des gens du livre. Pourquoi il lui a dit ça Il a précisé. Pour que Mouraz sache à qui il va avoir à faire. Tu connaisses le Hél du Madrou. Savoir qu'elle qu est au-dessus de prendre, qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce qu'il ne connaît pas. Par exemple, les gens du livre, ils connaissent qu'il y a une bière. Il ne t'a pas besoin d'expliquer ce qu'il y a une autre. Ni Issa. ni Moussa, ils les connaissent. Contrairement à quelqu'un d'autre qui ne te connaît pas, alors tu expliques là bien qui ils sont. C'est quoi un Nabi C'est quoi un Rasul C'est quoi un Kitab C'est quoi les Malaïka C'est quoi les Shayatines Il y en a, ils connaissent rien de tout ça. Il y en a, ils connaissent. Donc, tu sais quoi aborder et quoi, quoi éviter. L'autre, tu sauras comment t'y prendre. Donc le Dari, il prend en compte son auditoire. Ah, il prend en compte son auditoire. Par exemple, demain, tu ne vas pas appeler... De salikate comme tu vas aller appeler euh Jean Saya moi un bouddhiste. Les deux c'est les mushrikoun, les koufar, mais ce sont sur deux choses différentes. D'accord. Et kadalik, quand on a parlé la dernière fois à plein les gens du livre. D'accord, comme cela va venir dans le dans le hadith de Moaz, an yuwahhidullah, c'est l'appel au tawhid. C'est pas débat que sont les pros sur livre et les faux. C'est l'appel au tawhid. Quand on appelle au tawhid, il va comprendre. Il saura de lui-même qu'il faut ouvrir les faux. On l'a expliqué la dernière fois. Alors, si il appelle qu'il faut ouvrir les faux, il pourrait dire, c'est vrai, as raison, tu as raison. Je n'ai pas de peur qu'il faut ouvrir les vraies à toi non plus maintenant. Et après, il laisse tout. Il dit ni le Coran, ni l'Injil, ni le Torah, ni le Shaykh. Voilà, c'est le Koutoum. Voilà, je me fais mon, mon truc moi-même. Donc, appelle dès le début à la chose qui est censée être pour lui. C'est ça. A da'wa, il est shahadat. A la ilaha ilallah. C'est ce qu'il a fait du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand il partait au jihad à ça en premier lieu. C'est la chose la plus importante. Mais tu y appelles comment Bi-ilm. Bi-ilm. Et dans sa parole, subhanallah, wa ma'ana min mashirikin, subhanallah, ala tanzih, tu nazihullaha, anil uyum bol naqais, c'est le fait de prêter Allah, de tout défaut de tout le monde. C'est ça ma'ana, subhanallah. wa ma'ana min mashirikin, je ne suis pas d'un homme min mashirikin. Il y a des oulemmas, ils ont fait... زورنا لفهيده بافو اخفكرا دولا اياه وما من مشكين il a pas dit wama ana mushrik C'est quoi la différence entre les deux comme Dieulement expliquer C'est qu'en fait ça c'est dans les masahil dedans dans le moutan de base c'est la basala sadesa il dit ibaad al muslimin al mushrikin par ce verset là par ce verset -là. pourquoi il a pas simplement dit ne sois pas mushrik mais ne sois pas avec eux ne soit pas avec eux. Il a dit quoi dans le verset d'Ibrahim Alissalam, euh, dans le verset où Ibrahim dit Alissalam, qu'on a pris dans le bab khouf ni shirk. Jeunes bénis wa bania annahu la sam. Et le mot de cela, il a pas dit ne fais pas les adorer, il est, éloigne moi de leur adoration. Mais là c'est pareil. Le mushrik, ce n'est pas seulement tu dois pas être un mushrik, mais tu dois pas mettre au milieu d'eux pourquoi Parce qu'en étant au milieu d'eux, mais bon ça a pas que tu n'es pas d'eux. Au moment. Au moment. Donc demain il y a une masse noire. On te dit par exemple C'est-à-dire, c'est des koufars. Une masse comme ça, tu ne vas pas distinguer qui est qui. Parce qu'il y a des musulmans parmi eux. On dit, eux, c'est des koufars. Avant que tu te mettes un tri à regarder qui, l'apparence de qui, aujourd'hui, tu différences-tu quasiment pas, de toute façon. Donc le verset, il appelle bien ça. Ce n'est pas seulement, je, pas je ne suis pas mouchilique, c'est, je ne suis pas d'eux, je ne suis pas avec eux, je ne suis pas au milieu d'eux. À comprendre cela. Quand elle cherche le kalimat, سبيلي وما منا سبيلي ونا طريقي وسنتي ما هو وما سنة فالله عز وجل جياص دي بروفيت ديير سلا ادعو الى الله اي الى ديني ودار كرامتي شابل لا سا ريليجيو اي سي بوا دار كرامتي جنة وجنة ارى بصيرة اي لا علم و وبرهان شرعي وعقلي جي يابل اڤيك سيونس اڤيك بروف دكور اي بروف ليجيسيري ايجالمون راشيونال La raison a sa place. Mais parce qu'en dernier, il y en a bien l'année en dernier. Les gens qui ont donné le « akl » à la « kulli ché » on dit là. Le « akl » al-sahir est le « akl » al-sahir. Le « akl » al-sahir, la raison rationnelle, la raison, la vraie raison, elle va suivre le texte authentique. D'accord ?« Kale Ali ibn al-Buthalib fi masra al-khufei »« Kale l'awka naddine bi ar-ray lakana asfal al-khufe awla min zahirihi » Il a dit 5000 la raison le digne tu es pas assez sûr la raison directement le dessous des roufs on était plus en train d'être essuyé la qui رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذا الخف من جينا بن مسلم est suivi au-dessus donc je fais comme lui c'est ça qu'il faut faire le عقل الصحيح يوافق النقل الصحيح on dit à la raison saine va accepter le texte authentique il va l'accepter voilà que le euh तकरीबन معنى كلام الشيخ الاسلام Allah tout-puissant à peu près Donc les gens disent il a raison la raison, c'est t'inquiète pas la raison parce que le texte. Tu as un un ah ya, elle est tout à fait sur authentique et un hadith authentique toi qui veux l'accepter. Tu veux l'accepter si tu as une raison. Tu as une tu qui essence se fera fitra. Allah cite Al-Mujadil, ya mutakabbir et autre une, dans quel maladie, c'est là que tu vas commencer à dire oui mais walaquin wa kaza wa kaza. Et c'est pas comme un problème, c'est pas le verset qui est un problème, sûrement pas, et ni le hadith, c'est toi qui est un problème. Comme on a dit, Wallah, ici, demain, on avait un texte qui disait que la terre, elle est triangulaire, on dirait que la terre, elle est triangulaire, même si la voix ronde devant mes yeux. Vous voyez Même si la voix ronde devant mes yeux, je dirais qu'elle est triangulaire, elle est ronde, elle est triangulaire. Comment tu sais Alors, c'est Allah qui l'a dit. D'accord C'est Allah qui l'a dit. Mais ce n'est pas le cas. On n'a pas de problème. D'accord C'est par exemple ça pour vous dire qu -ce que ce qui est à tête une chose et que nos yeux voient autre chose et que le texte est authentique alors c'est le texte. Namichela hada. Qala ittabaani ayy tattabi c'est-à-dire ceux qui vont me suivre. Ils sont sur ma voie. Subhanallah ayy yunazzihu Allah wa yu'azzimuhu min an yakuna lahu shadīkun aw nadīda. C'est-à-dire je purifie Allah du fait qu'il ait un, un associé ou un égal. Adam min marani tanzi Mais ça revient à ça. Ça rentre globalement à ce qu'on a dit. Le fait de donner à Allah un égal, ça mène à quoi À réduire le son rang. Car là, comme il y a l'aïsé, rien qui est comme lui. Donc le fait de donner un égal, ça mène à réduire le son rang. Donc ça mène à un naqs. Ça mène à un naqs. Mais ça en donnera également à la sifat. Sifat euh, naqs. Vous voyez الله بمنزهها الله سبحانه وتعالى بمنزه عن صفات النقص يقول في الشرح الاجمالي يامر يامر الله نبيه في هذه الايه بان يعلم الناس ويبين لهم طريقته وسنته وانه منهجه في الحياه هو من اتبعه ومن اتبعه الدعوه ومن اتبع الدعوه الى الى دين الله وتوحيده ونصبر سير الله عز وجل ordre ordonne à son serviteur uh, à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'enseigner aux gens de leur montre c'est quoi la voie à suivre. Et en ce bas monde et ainsi que ceux qui l'ont suivi. Et la darwa qui est la darwa, la religion d'Allah Azawajel, le tawhid. Et qu'en fait ذلك ala ilmin wa burhani huwa wa man ittada bih wa saddaqa bih. Et qu'en honore Allah et l'عزمه ou يعزمه an yakuna la shadikun وَاَسْمَعِي وَسِفَاتِهِ وَنَّوُ بَرِيُمْ مِنَ مُشْرِكِينَ وَشِرْكِينَ Et également, qu'il est, dans ce qu'il fait, il est sur la science, et sur la preuve, lui, est-ce que ceux qui auront suivi ses traces, et qu'ils l'auront cru, et également qu'il aura purifié Allah, de, il aura glorifié également, l'aide du azimou, de, qu'il ait un associé, dans sa seigneurie, dans ses longs attributs, et qu'il est innocent, de tous, les mouchriques, قدر الشخص من الشخص و من الاوائل وجوب الاخلاص في دعوه الى الله obligation de la sincerité dans la da'wa Allah بو هو سي كويس شهيد ها جاس اللي خلاص سكوه كيس لو بروف ادوي الى الله ادوي الى الله فَانِيَنْ <sum> يَدْيِبُ وَنْتَكُونَ دَعْوَا إِلَى اللَّهِ قَيْمَةَنَا <sum> الْحُجَّةِ وَالْبُرْهَانِ Qu'il est obligatoire que la da'wa vers Allah Azzawajal soit basée sur la preuve. D'accord Sur la preuve. Et la preuve. La preuve. Des gens ont dit, des gens disent souvent les preuves sont des choses qu'on est obligé d'accepter. On dit non, ce sont des choses que tu ne peux pas réfuter. Mais tu ne peux pas forcément accepter. Combien de gens ils voient des preuves, ils n'acceptent pas. Ils n'arrivent pas à les réfuter. mais je ne vais pas l'accepter non plus. Donc il vient avec des choses, il invente des choses, il se fait dans tous les sens, se retrouvait, comment dire, rentrer l'étoile dans le rond, il n'y arrive pas. Quoi qu'il en soit, il dit, je n'accepte pas. Ça, ça s'appelle comment Du « inad » à ce moment-là. C'est un « mouanid ». Il refuse. Il dit, tu ne peux pas contester ce que je te dis, mais tu ne veux pas l'accepter non plus. Donc tu es un « mouanid ». Et lui, « qu'est-ce que tu as l'accepter ?» Car ça, des gens, des fois, ils disent, tu l'accepter une chose Et parmi les conditions de l'acceptation de la chose, que tu l'es comprise. Je dis, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit. Dis, tu ne m'as pas compris ou tu ne veux pas comprendre ce que je te dis Ce que je dis, c'est clair. Tu vois Ce que je dis, c'est clair. Maintenant, toi, tu ne veux pas comprendre. Alors là, les témoignages, tu les fais comprendre. Maintenant, toi, tu ne veux pas l'accepter. Et tu viens avec des différentes falsafas pour dire, je n'ai pas compris. Tu as très bien compris. Que Allah, il est seul, qu'il n'a pas d'associé à son adoration. Il n'accepte pas qu'elle soit partagée avec autres que lui. qu'il a envoyé son messager qui est Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, avec qui il a envoyé le Qur'an, qui est sa parole, incréée, pour savoir comment faire, et savoir quoi ne pas faire. Et que celui qui fait cela, au jenna, celui qui n'y arrive pas, il a renard. Ce n'est pas compliqué ce que je te dis. Tu n'arrives pas à comprendre ça Si tu te dis, non, je n'ai pas compris, dis, ça ne parle pas avec lui. Tu as fait un mu'anid. Un mu'anid. Pour te rappeler ce que je vous disais tout à l'heure, tu lui dis ça, euh, regarde, c'est bleu Il va dire, non, c'est rouge. Non, regarde, c'est bleu. Non, c'est rouge. Je veux dire, devant lui, regarde, c'est bleu. Non, c'est rouge. Voilà. Il ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux faire avec toi comme ça Tu ne peux rien faire. Tu n'as pas tout le temps. Je vais voir. Ils avaient raconté l'histoire des Arabes auparavant. Ils avaient vu une chose, une chose de loin. Il y a quelqu'un qui a dit, c'est une chèvre. Ils lui ont dit, non, c'est un corbeau. Ils lui ont dit, non, c'est une chèvre. Je lui ai dit, non, c'est un corbeau. Il lui a dit, regarde. Il a pris une pierre, elle a acheté, puis il s Là, c'est quoi Il ne veut pas le mettre. Oh non, je... Je dit... Attends, ou non, je sais ce qu'il avait dit. Attends, je sais qu'il avait dit ouais, euh, du chef qui vole. Je sais ce qu'il avait dit, un autre truc. Tu sais, il a vraiment tiré par le chef. Je crois qu'il a dit c'est du chef qui vole. On rigole, mais les gens sont sur ce Moustawala. Ils sont sur ce Moustawala, malheureusement. Le l'inad. Quand les rabbis ne sont pas à l'amel mais à l'affaire que l'action n'est pas valable, ce n'est en étant en conformité avec la voie du prophète sallallahu alayhi wasallam également je vais le 3e wujub al bara'a min ash-shaykh wa ahlih l'obligation de s'innocenter des mushakekin du cheikh de de ces gens c'est quoi le shaykh du verset qui dit ça wa ana minallahi n'am khamisana wujub tanziih allah 'amma la yaliiqu bi jalalihi c'est l'obligatoire de purifier allah de tout ce qui ne lui convient pas Et principalement c'est quoi? Le shadiq. À la science. À la أعظم شيء. Munaasabatan ayat al-Baqara. Le rapport du verset par rapport au sujet. Haythu dallat al-ayatu ana sabila al-Nabiy sallallahu alayhi wa sallam, amma ittaba'ahu hiya da'wa ila jeel Allah wa mutadammna ad'a'a ila sharat Allah ila Ilallah. Le hadith ou plutôt le verset montre que la voie du Nabiy sallallahu alayhi wa sallam ceux qui l'ont suivi, c'est d'appeler à la religion d'Allah. Et cela implique et englobe l'appel au Tauhid, bien évidemment. Comme il reste deux Dali, on les prendra ensemble demain, Inch'Allah. Ils sont un peu liés. Il y a eu le Hadith de Mouraz que je pensais qu'on allait prendre, nous on le prendra demain, Inch'Allah. Il y a de ne pas aller un peu dessus علىك يا طول علىوي طول علينا شويه نقوله بالنهار الصب دومهه بدال كلوه اليومي كنسي الله تنسى الله من كل عيوب عند كل عيوب ونقائص عند كل عيوب ونقائص comme il a dit à la fin ah il a dit وجب تنزيه الله عما يليق بجلاله eh chers frères il expliquait par rapport à ce verset là dans son charf il disait parmi les choses qui montrent que la personne n'est pas sincère dans sa da'wa qu'il appelle à lui-même c'est lorsque il appelle les gens à Allah azza wa jall il leur fait al-am bi ma'ruf wa nahy an al-munkar il refuse d'accord <coughs> il tempère. Ou plutôt non. Il disait quoi Quand il appelle, les gens appellent à une chose et que d'autres que lui il se font en colère. Il appelle au tawheed, les gens n'acceptent pas de lui. D'accord Ils se font en colère. Si d'autres appellent comme lui, ils acceptent. D'accord Ils se font en colère. Alors, tu dis, « Ah, parce que tu appelles à Allah Azza wa Jal. Toi, on ne t'a pas accepté de toi, mais ils ont accepté d'un tel. Pourquoi tu es en colère L'objectif, il atteint, tu vois. Donc, il dit ça. Parmi là, l'ikhalaf de la personne, c'est que lorsqu'il n'a pas une chose et que les gens le refusent, lui, il se met en colère. On dit là, je ne suis pas en colère pour ça. Je ne suis pas en colère, c'est pour Allah. Le fait que tu as refusé toi ce que toi tu appelles, ça, c'est qu'il ne t'appelle pas Allah, c'est qu'il t'appelle à toi-même, à ce moment-là. Tu vois, c'est qu'il t'appelle à toi-même. Voilà. Il faut que tu m'as dit. Il faut que tu m'as dit.